Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau, Est ce qu'on essaie de l'amener à un autre niveau. Daniel Carrossel avec vous ce matin, bah en fait ce matin pour nous autres, vous peu importe le moment de la journée. Euh, vous l'écoutez, euh, JB n'est pas là cette semaine, JB était dans mon patelin, euh, en fait, euh, depuis deux jours, euh, on assistait à une conférence hier, j'en reparlerai euh, plus tard dans le show, euh, parce que ça m'a inspiré pour ma chronique cette semaine, ceci étant dit, je suis avec euh, deux autres personnes, là. J'allais dire deux perles, mais là, quand même... <rire> pas exagéré. Ah ouais, j'ai pas envie de vous enfler la tête tout de suite, là. Euh, Luc! Ouais! Euh, Luc, tu seras pas avec nous autres, par contre, euh, tout le show. Ben non, je fais, je vous fais une fleur. Je viens faire ma chronique, puis je m'en vais, parce que c'est la fête à mon gars, la fin de semaine, fait que ce sont pas été de Fait qu'avec une dizaine d'enfants de 10 ans dans, dans le sol tout à l'heure, ça, ça va barder, fait que je vais vous éviter d'avoir d'entendre des cris d'enfants et tout de même. Fait Ripple que... duct tape, hein? Non, non. non. Euh... faut pas <rire> exagérer. Et vous aurez reconnu le rire de Jonathan, qui était encore avec nous autres cette semaine. Jonathan. Bonjour. Et t'es tolérant. Tolérant, oui, je sais. Je, sais. Mm. je suis comme ça, moi. Je suis très tolérant. <rire> trois enfants, j'ai appris. Oh, trois enfants, hein, quand même. Oui, c'est ouais, possible. Ouais, ouais, ouais. On peut dire que tu as appris ou pas. <rire> ou pas. Oui, ou pas. Oui, c'est vrai. T'es quand même rendu à trois, <rire> <t'sais. rire> tu sais. Non, j'ai appris. Il n'y pas quatre. Non. Il n'y pas quatre. <rire> c'est good. Euh, donc, euh, cette semaine, on a euh, quelques sujets. Euh, Luc va parler de l'application. Euh, Joe et moi, on va parler de Zelda. Euh, Puis, euh, c'est ça. Moi, de mon côté, je vais euh, déconstruire euh, le film Amityville, particulièrement le remake de 2005. Mais je vous dirai d'où vient mon inspiration. On va commencer avec euh, quelques actualités. Euh, en fait, euh, je veux euh, plugger vite vite euh, un win euh, un win qui va à Sébastien Trottier de d'Actualité DVD. Euh, si, je sais pas si vous avez écouté son événement euh, qui durait 24 heures pour la troisième année d'affilée. Euh, comme Sébastien est venu nous en parler dans un, un, un épisode antérieur, il faisait une levée de fonds pour l'hôpital saint euh, et qui durait 24 heures. Donc Sébastien restait 24 heures en ligne, et euh, il y avait un objectif, un objectif de 1000$, dollars et il l'a atteint. Donc, euh, félicitations à Sébastien, merci aussi à tous les donneurs, euh, donateurs, plutôt. Ouais, donateurs. Donateur, oui. Donneurs, donneur, c'est pour les organes. Oui, c'est ça, c'est moins bon. Là, ce ça, bah, quoi qu'il fait ça pour un hôpital, ça peut être pratique, mais... Ah, ouais. bah, Signez euh... toute votre carte de nom d'organes. Oui, puis... Euh, ouais. puis <rire> restez loin Sébastien au cas où c'est comme ça qui <rire> atteint son objectif, tu sais, a ah, ouais, un petit réussite. ici puis woohoo, euh... ouais, ça, le, ça monte vite. <rire> Effectivement. Fait que mais non, euh, ceci t'a dit euh, Sébastien a euh, atteint son objectif de 1000 dollars, je sais pas s'il l'a dépassé, mais au moins c'est atteint donc euh, bravo à Sébastien puis euh, comme euh, j'ai participé d'ailleurs à, à son événement euh, durant euh, deux heures et quart. Donc euh, ça devait durer 45 minutes, finalement on a juré 2 heures et quart et euh, Comme je disais, c'est euh, très gentil au monde qui donne, surtout dans le contexte actuel là, où c'est, euh, disons, un peu instable au niveau euh, économique. Donc, euh, que, que tout le monde aille donné comme ça, c'est euh, bien le fun. Oui, merci. Yes, euh, sinon euh, ben écoutez je voulais vous plugger vite vite euh, PlayStation VR la réalité virtuelle ou augmenter il faut pas se plugger quand on peut <rire> ah, <t'sais, rire> écoute euh, mais, euh, la, la réalité virtuelle ça va coûter cher euh, Sony va offrir Euh, le, son casque PlayStation VR à un prix moins que euh, Oculus VR et euh, HTC qui vont lancer euh, dans les prochaines semaines je pense euh, leur casque euh, du côté de Sony on parle d'un casque qui va coûter avec, euh, au prix canadien 549 dollars Là c'est sûr le monde on dit en ah, 549 ben c'est cher mais bon c'est moins p' qu'à acheter ici pis euh, Oculus et blablabla sauf que faut pas oublier que c'est pas le prix total que vous allez débourser parce que c'est pas juste le casque euh, que vous allez devoir acheter en fait en plus du casque, euh, tu vas euh, devoir acheter notamment euh, une PlayStation euh, Camera, Donc, euh, et ça, c'est détaillé à environ 70$, et euh, de ce qu'on a vu, les manettes PlayStation Move vont enfin avoir une utilité. Ah, juste 20 ans après. Et ouais c'est ça, exact. <rire> fait que... Ils disent vieux moteur que jamais. Euh, mieux moteur que jamais. <rire> mieux moteur! <vautard. rire> mais euh, va falloir probablement aussi acheter ça. Il y a un bundle qui a déjà été annoncé, mais euh, il se détaille quand même à 700$. pièces Donc, euh, euh, vous voyez que qu'au-delà euh, du 549$, là, on, on dépasse facilement de 700$ et on n'a pas encore parlé de jeu à ce prix-là. donc n'est ah, euh... pas celui de Steam aussi qui est comme 2000$? Il y a celui d'HTC, je pense. Steam, c'est avec HTC. Oui, il est 1200... Ah oui, ça, ouais, ouais, c'est US, je pense, ou en tout cas, ça, ça, ça finit plus. Là. Tout non, ça pourrait avoir de la fausse réalité. Oui. Je pense qu'il m'a dans vraie réalité à place. Oui, puis avoir l'air un peu zouf quand t'ouvres tes rideaux, là, puis t'as ah, l'air un peu parti hein, quand t'as ça. Euh, ouais. fait que... Mais là, oh. les précommandes commencent mardi à 10 ouais. heures. Ouais. voir ce que ça va donner. j'ai pas l'impression que ça va s'envoler comme des petits pains chauds. Les early adopters ou le monde qui capote vraiment là-dessus vont acheter ça. Mais on s'entend-tu que c'est une fois et demi le prix d'une console? Ah oh non, mais c'est cher. Là. Ça pas de bon sens. Tu n'as pas tout, comme tu dis, tu n'as pas tout avec ça. Ah. Tu vas avoir d'autres jeux. Tu vas avoir des, les jeux vont sûrement mettre un prétexte à se vendre plus cher si c'est réalité augmentée réalité virtuelle. Mais Là, moi, je m'enlignais bon. pour le précommander à 10h. Ah ben, lâche-toi, Luce. Écoute, trois enfants, tu, tu, tu peux bien tu faire veux, ça. Tu veux sûrement une réalité virtuelle, toi. <rire> oui, oui. Ça, <rire> tu sais, ça va être diaper changer 3000. <rire> On pourrait changer des couches en réalité virtuelle. Ça, ça va être full hot. <rire> euh, que de plaisir! bah écoute, si tu veux faire ce sacrifice-là, vas-y. C'est pas nous autres qui va t'empêcher. Moi, je, je demeure euh, sceptique encore, puis euh, comme je disais dans euh, l'article que j'ai écrit, euh, l'expérience m'a appris à être prudent là, à ce niveau-là, parce que souvent quand on lance une nouvelle technologie, on s'excite en partant, tu sais, on dit oh mon dieu, c'est nouveau et tout, mais rappelez-vous Kenek, rappelez-vous rappelez C'est ça que j'allais dire. <rire> tu sais, euh, rappelez-vous même la oui, là. la oui, oui, ça, ça ça a eu un beau succès là, mais euh, on s'est rendu compte que la reconnaissance d'un mouvement, hmm, tu c'était pas tout à fait adapté. Euh, donc euh, puis de ce qu'on a vu écoutez les jeux là qui, qui ont été annoncés que ce soit pour Oculus HTC ou PlayStation VR ça a vraiment l'air plus des démos techniques que des jeux en tant que tel. comme donc. comme les premiers jeux sur la Kinect. Ouais, c'est ça exact pis... comme les premiers jeux ça oui. Ouais, c'est ça exact. C'est ça. Tu sais euh, Sony qui a annoncé qu'il y a 230 studios qui travailleraient sur des jeux euh, pour PlayStation VR. Euh, François Tadde de Binox faisait remarquer que euh, à l'époque de la Kinect, euh, quand ça avait été annoncé, il y avait au-dessus de 300 studios euh, soit-disant qui travaillaient sur des jeux Kinect. Fait qu'on sait qu'est-ce que c'est devenu. Ouais. Euh, fait que faut faire attention. Fait que, bref, je demeure sceptique. Un chiffre Donc. demeure un chiffre, puis tu en l'air de même. Ah oui, tu peux quand faire. Là qu'on va voir les titres ces tablettes, ça va être bon. Ouais, Alors, ben, je ne la précommande plus d'abord. Ouais, je suis très moi, influençable. M'acheter <rire> une PlayStation <rire> VR, ça, ça me coûterait une PlayStation que je n'ai pas. Ça ouais. coûterait le headset. C'est un, un investissement de 1000$. Là. Surtout en que fait, Sony, est euh, en fin de la semaine, j'ai lu qu'il commençait à parler à peut-être sortir une PlayStation 4.5 un petit peu plus puissante là, dans les... Ouais dans okay. le futur fait que là je me dis ils vont -ils sortir le, le, le bundle VR pis s'apercevoir que ouais mais là ça te prendrait peut-être une Playstation 4.5 parce que les, les nouveaux jeux marcheront pas pis ouais, c'est ça ou peut-être ce qu'ils pourraient faire aussi c'est trouver une utilité à Vita <rire> tu sais, avec le VR peut-être <rire> utiliser la Playstation Vita pour quelque chose on appelle ça s'accrocher sur le respirateur du ciel <rire> ouais mais tu sais je veux dire ils ont bien ils ramènent bien la Playstation Move ah oui c'est sûr c'est sûr bon, c'est sûr Mais euh oh, écoutez, euh faites ce que vous voulez honnêtement, la décision vous appartient. Moi je demeure sceptique puis pour l'moment c'est ça que j'achèterai pas ça, je je ferai pas cet investissement là cette année. Je vais plus payer mon hypothèque honnêtement. Ouais, 500 pièces, c'est un mois d'un mois de loyer peut-être à certaines places, euh, c'est un mois d'hypothèque, ça peut être un bon une bonne une bonne mise de fonds pour un voyage à Cuba, tu sais. Genre. C'est de l'argent. Ah oui, c'est de l'argent. Euh, fait que voilà, euh Bah bon, alors on va y aller avec Luc parce que Luc est en attente là des des ah, On va y aller avec Luc parce que ah. les voyeller. Oui, c'est ça. <rire> fait qu'on va libérer Luc vite euh, mais Luc, tu veux nous parler d'une application pour euh, iPad hein Ouais, mais iPad, elle existe vraiment sur d'autres plateformes mais moi je suis sur mon iPad, c'est avec tu peux le mettre aussi sur un iPhone. C'est une petite application qui s'appelle Flip. Il y a peut-être des gens qui ont entendu parler de ça parce qu'il y a eu une chronique à la radio une fin de semaine, là. je pense que au 885, une fille qui parlait de ça, j'ai découvert cette application là, je me suis comme peut-être pas tout le monde qui en a entendu parler, j'allais en parler. Euh, C'est une application qui euh, distribue des circulaires. Donc, on magasine tout, on cherche tout d'avoir les, les meilleurs prix quand qu on fait notre épicerie ou quand qu on veut acheter n'importe quoi. Flip va vous aider avec ça. fait Donc, ce que vous faites, vous installez Flip sur votre iPad, iPhone, probablement Android aussi, j'ai pas regardé. Euh, et puis, vous pouvez choisir quel circulaire vous voulez avoir. Donc, vous allez recevoir, au lieu de recevoir votre sac qui se ramasse toujours plein d'eau parce que le il dompe chez vous le mercredi puis qu'il laisse à la galerie puis il pleut. Mm -hmm. Fait que c'est plus regardable. Fait là vous mm -hmm. recevez toutes vos applications, toutes vos circulaires dans votre iPad. Vous pouvez vous abonner au circulaire que vous voulez et puis euh, après ça vous pouvez euh, visionner chaque circulaire, chacune leur taux et s'il y a des objets qui vous intéressent, ben vous pouvez comme le même ton, je m'envoie chez Toys R Us j'ai la circulaire de okay, Canadian Tire OK c'est finalement Canadian Tire maintenant je m'en chez Canadian Tire et puis que il y a une balayeuse qui m'intéresse et eh bien en touchant la balayeuse euh, l'application va faire un cercle alentour en disant ça t'intéresse donc vous pouvez passer à travers la circulaire puis vous dire bon ben je veux un four micro-onde je veux euh, je veux une balayeuse je veux euh, un ensemble de cuisine et puis après ça quand vous sortez de votre circulaire vous pouvez aller dans votre liste d'achat et dans votre dans votre euh, dans votre dans vos euh, attends, attends euh, puis vous pouvez aller voir exactement ce que vous avez encerclé puis ce que vous voulez acheter. Euh, donc vous en allez en magasin après ça avec votre iPhone, votre iPad, votre Android et puis vous allez avoir exactement ce que vous avez acheté, vous avez pas de traîner à traîner la circulaire papier, c'est dans votre euh, c'est déjà dans votre bidule. Il y a aussi une liste d'achat, il y a des coupons. Donc vous pouvez aller dans les dans les coupons et gardez les coupons que vous voulez. Donc, vous pouvez les imprimer. Donc, si vous voulez avoir un rabais sur des issue-tout Bounty, bien, il y a un rabais euh, de, de 1,50 sur un coupon Bounty. Donc, sur des, des... Vous pouvez imprimer votre coupon et puis amener ça au magasin et puis avoir le rabais de, là-dessus. Donc, tous les coupons qui sont valides dans votre région sont là-dedans. Il y a aussi une liste d'achats. Selon vos circulaires, si vous allez dans la liste d'achats, Euh, là, vous voulez dire, bon, ben moi, je vais acheter du fromage, mettons. Fait quand vous allez dans fromage, ça va vous sortir dans toutes vos circulaires où il y a du fromage qui est en vente. C'est pas particulièrement précis, par exemple, parce que là, si je, séle si je sélectionne fromage, ben oui, j'ai du fromage en tranche et tout ça, mais j'ai aussi du macaroni au fromage, j'ai aussi euh, du gâteau au fromage, j'ai tout ce qu'il a le mot fromage dedans. Donc, c'est pas simplement... Le fromage en tranche ou le fromage en brique c'est vraiment ce qu'il y a le nom « fromage » dedans aussi qui va sortir. Mais après ça, on peut trier et on peut décider de ce qu'on veut euh, ou de ce qu'on veut pas. Euh, quand... si, on y, si on y touche, ça va nous amener à la circulaire ou c'est en spécial, comme là c'est chez euh, Super C. Et puis, je, ça me l'encerre et ça me l'ajoute à ma liste d'achat. Quand, quand tu, ça sélectionnes fromage, tu es sorti de chez Zwiz Ben, il y en a pas en vente cette semaine, fait que je dirais non, mais je sais pas si ça sortirait chez les pareil, parce que dans le fin fond, est vraiment du fromage? Ben, c'est ça, tu sais, je voudrais savoir s'il y avait un petit peu de tri. Ben, s'il me sort gâteau fromage, puis cannelloni au fromage, je pense qu'il sortirait chez les pareil, parce qu'il y a fromage dedans. Mais bon, aussi, si je regarde les oeufs, ben là, c'est Pâques, hein, dans Pâlon, et bien, ça me sort des oeufs, comme pour faire des omelettes, mais ça me sort aussi tout ce qui est oeufs de Pâques en chocolat. Ce qui est pas pareil, mais bon euh, quand même, c'est euh on on peut faire le, le tri nous-mêmes. Fait on, on a vraiment euh, la possibilité de puis là quand vous choisissez des, des, des choses, vous allez dans vos coup, dans vos coupeurs. Quand vous allez au fond dans vos coupeurs, ça va vous montrer exactement ce que vous avez encerclé puis dans quel magasin que c'est. Fait que quand vous arrivez au magasin, ben vous avez exactement ce que vous avez choisi dans chaque circulaire. Fait que quand je vous disais vous touchiez euh, la balayeuse, puis ça l'encerclait Bien, quand vous allez dans vos coupures, votre balayeuse est rendue là avec son prix, sa photo. Dans, quand vous la touchez, ça vous ramène à la circulaire pour avoir le numéro de, du produit de quand vous êtes dans le magasin. Fait comme ça, ça vous permet d'être certain d'avoir la bonne chose. puis Sans avoir à traîner plein de circulaires avec vous autres. Comme des fois, nous autres, on partait avec la circulaire de Super C, la circulaire de Walmart dans l'auto avec la métro. puis là On arrive chez Walmart, on ramasse juste le Walmart. Tu reviens, tu changes de circulaire. Là, tu les as toutes dans, euh, dans ton appareil. Puis avec les coupons, puis il y a même une manière de, euh, si mettons chez Métro, il y a des coupons, il y en a pas tout le temps, mais quand il y a des coupons chez Métro, s'il y a un coupon qui est associé avec quelque chose que vous avez encerclé, il va vous le dire, puis il va vous, il va vous demander d'imprimer le coupon pour avoir le rabais euh, quand vous allez aller là. Fait que des fois, quelque chose en spécial, s'il y a un coupon d'un fournisseur qui va avec ce qui est déjà en spécial ben maintenant c'est en spécial à deux pièces puis c'est une pièce de rabais puis vous avez un coupon de 50 cents mais là vous avez une pièce et demi de rabais fait que ça va essayer de vous matcher les coupons avec les produits qui vous intéressent Okay. C'est vraiment intéressant comme application parce que ça nous permet de, c'est surtout les coupons. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, chasser des coupons, c'est pas vraiment mon style. Il mm -hmm. euh, y a du monde qui vit de ça. Là. Franchement, on a vu même des émissions à télé où c'est un peu intense par but. Mm -hmm. Mais euh, ça vous permet, si vous n'êtes pas des chasseurs de coupons, euh, de d'avoir au, au moins les rabais le plus possible et d'économiser le plus possible sur votre épicerie ou sur peu importe ce que vous voulez acheter. Il y a vraiment de tout euh, comme comme euh, comme circulaire, là, comme j'ai l'équipeur, il y a M&M, il y a IKEA métro, euh, Provigo, il y a vraiment tout, Toys R Us, on a euh, Canadian Tire, Bric, euh Centryfai, euh, sont vraiment tout là que ça soit que ça soit électronique, que ce soit magasin de rénovation, j'ai Home Depot, Sears, on a vraiment toutes Best Buy pour l'électronique. On a vraiment tout tout ce qu'on peut vouloir trouver. Donc, si vous touchez la circulaire, vous pouvez vraiment passer à travers toutes les pages. C'est vraiment comme si on avait la circulaire en main, sauf qu'on y va sur notre écran au lieu de ça. Puis, aussitôt qu'on touche quelque chose, ça la met dans notre liste de coupures. Puis, on est capable de partir en magasin puis amener ça. Puis, il au vendeur, c'est ça je veux. Tu l'as-tu encore? » Puis, dit « Non, j'en avais deux en inventaire. » déjà... <rire> <rire> Puis, c'était une erreur d'inventaire. ouais c'est ça. C'était mm. une erreur. J'en ai pas. C'était pas vraiment lui. T'as pas vu l'Eratom. Le comme ça. Mais bon, fait que, mais ça vous permet quand même d'avoir tes vos circulaires à portée de main sans avoir à, à, à traîner votre euh, tu votre publi sac et des choses comme ça parce que oui, le publi sac c'est bien le fun mais à un moment donné, c'est du papier qu'on gaspille. Oui, on peut recycler, mais tant que c'est tout dans c'est tout dans votre appareil. Ouais, puis moi je je consulte plus le publi l'habitude là. de là-sou je me ça dirait qu'au recyclage. Bon, nous autres, on regarde les, la majorité des comme les épiceries, surtout l'épicerie. épiceries. Ouais. Tu sais, pour savoir ce qui est en spécial où, là. mais pour le reste, euh, on ne regarde pas nécessairement ça. Fait que l'application vous évite tout ça. Okay. Puis, quand vous, comme, je, comme je dis si vous allez dans euh, votre liste d'achat puis vous mettez ce que vous voulez acheter, ben ça va automatiquement vous dire dans quel circulaire qu'il y en a, puis à combien. Fait que la douzaine d'œufs, qui est en spécial à 2.99 à quelque part peut-être à à 2 pièces ou à 2.50 ou à 1.99 à heure mais ça, vous allez le voir automatiquement t'sais. mais vous allez aussi voir des offres de pub mais ça c'est pas pas pareil. un omelette aux œufs cabrige je sais pas si c'est bon ah pas, je sais pas je fais le test et je te reviens peut-être si jamais je m'en parle d'une <rire> crise cardiaque ouais peut-être fait que c'est pas mal ça ça s'appelle flip euh, puis comme je vous dis c'est FLIPP et c'est disponible sur les appareils les appareils euh, Apple Euh, puis, je vais regarder de ce pas pendant que j'essaie d'étirer mon affaire, à savoir si c'est disponible. C'est pas dispo... disponible aussi sur Android. Bon, ok. Je vais en parler, à autres, à mon papa qui, lui, est un fervent amateur de circulaire, mais vraiment intense. C'est, euh, en tout cas, une chose qui ne fait pas mon affaire avec des coupons, parce que euh, lui aussi, il pourrait passer dans une émission de coupons pour coupons comme comme comme si je dis là-dedans tu as tous tes coupons comme là si je vais dans l'onglet coupon là j'ai de la moutarde en spécial c'est 25 de rabais sur la moutarde chez Walmart tu sais jumelé chez Walmart fait que ça te revient à 1.47 tu sais fait que ouais. tu as tu jumelé chez Tigre Géant fait qu'il va te dire tu ton coupon que tu as présentement utilise-le à telle place c'est comme mettons un exemple euh, chez Provigo, puis là, c'est quoi? Je sais je vois pas c'est quoi l'article, par c'est trop petit, là. mais tu sais, c'est euh, jumeler chez Provigo, prix courant, 409, rabais à 20 cents, coupons 75 cents, ça te revient à 3 et fait que Ça va te jumeler un spécial avec ton coupon pour que ça te revienne le moins cher possible. C'est vraiment, vraiment ah, le fun et cool. c'est super facile à utiliser. Puis tu as tu t as juste à imprimer ton coupon après ça parce qu'il y a des coupons tu as pas tu choix de les imprimer, faut cliquer et essayer les aller dans la caisse pour les, les pour redemander l'argent aux fournisseurs. Là. mais ouais. euh, quand même si on imprime juste les coupons qu'on a besoin, c'est vraiment intéressant, j'ai vraiment euh, un peu un peu flippé <rire> pour ne pas <rire> nommer l'article euh, sur cette application là parce que c'est vraiment vraiment le fun, puis c'est pas tout le monde qui tu qui a plein d'argent achetés par, par les châssis pour leur épicerie. Ben avec ça, ça te permet de au moins avoir le, le meilleur prix possible. T'sais. Ah, c'est cool. Là, ce qui le euh... fun, c'est que pendant que tu parlais, je l'ai téléchargé. Puis là, je me promène sur la circulaire de Best Buy. Puis je peux même, mettons, je vois oh, ce calendar en spécial. Je clique dessus. Puis il me faire un lien vers le site web de calendar. Fait que là, je suis rendu sur le site de Best Buy. Puis je vois toutes les patentes de calendar et tout. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Il y, a, il, y a plein de, il y a plein de liens. C'est super interactif euh comme je t'ai dit si, si tu touches un article, tu vois, il fait un rond jaune, fait un rond jaune alentour, et ouais. après ça vote dans dans euh, Cooper, puis tu vas voir ton article va être là avec ton rond jaune dessus, puis ça te marque euh, dans quel magasin que c'était. Fait c'est c'est vraiment hyper bien fait. Mm. Ah, c'est intéressant, euh, je risque de, de la télécharger euh, moi aussi. Mais comme je dis, je vais surtout parler Je pense à mon paternel S'il l'a pas déjà, ça risque de l'intéresser ouais, Je suis certain, ça va intéresser pas mal de monde Ça fait une couple de semaines, je pensais en parler Mais cette semaine, c'était le temps ah, Fait que t'as flippé pour en parler J'ai flippé pour flipper ouais, Ah, ça, ça intéressant Fait que, Luc, tu t'en vas-tu faire, euh, vas faire les préparatifs, là? Ouais, ouais, ouais, on s'en ouais, va, va, euh, va faire les préparatifs. On a une piñata à faire trucider aujourd'hui, donc euh, <rire> moi, je m'en vais faire ça, son dernier repas. <rire> faut, faut le gaver de bonbons, là, pour son ouais, dernier repas. Là, ouais, fait... c'est ça, on, on la gave de bonbons pour son dernier repas, ouais. Good! Donc, euh, bonne fin de show. Merci à tout le monde d'avoir écouté cette petite chronique sur euh, le couponing, et puis euh, amusez-vous bien à, à épargner. Puis, euh, si vous trouvez ça le fun, faites juste me dire sur Twitter, peu importe. Toujours oh, ouais. le fun de participer puis d'avoir des retours de sur des choses que tu parles de. Ouais, on est interactif nous autres, on est comme ça. OK, et sur ce fait, je quitte et du même pas, le show sera meilleur. Ah, ça, c'est discutable. <rire> fait que euh... <rire> bye le. Salut. Bye. Donc euh, nous on va continuer, euh, j'attends puis moi, en fait, euh, j'attends, je vais un peu passer la parole euh, on Par quoi tu veux commencer? Tu veux -tu commencer par Twilight Princess HD ou tu veux commencer par le livre Hyrule euh, Historia? Bon, on peut, par, euh, on peut commencer par Twilight, si tu veux. Ok. Fait que, ben, je vais laisser partir puis euh, j'embarquerai euh, dans, euh, dans le test. Ah, D'accord. Donc, euh, Twilight Princess HD euh, qui est sorti sur la Wii U. C'est quoi Il y a déjà deux semaines, je crois. Ouais, ça pas super longtemps. Ah, c'est ça, je venais avec un avec un bundle avec un un, un petit amibo. Ouais. J'étais heureux. Ah ça, ça fait, euh, de ça t'a fait de l'émotion. Oui. Oh. <rire> Donc Twilight Princess, c'est quoi Ben en fait, c'est le 13e jeu de de de, de Zelda, c'est une refonte. Non, c'est pas une refonte. C'est un portage HD du jeu qui était de, qui était sorti sur GameCube puis qui, était, qui avait chevauché en fait une sortie sur la Wii, donc ouais. avec la sortie de la Wii. Euh, donc, pourquoi je dis que ce pas une refonte? Parce qu'ils l'ont mis en HD, oui, mais ils l'ont on nettoyé. Pas une, ils l'ont pas refait comme ils ont refait euh, plusieurs, euh, plusieurs cartes, plusieurs bouts de, de Wind Waker. Donc, mm. euh, quand ils ont sorti Wind Waker, c'était vraiment, tu sais, ils avaient refait l'île principale, donc on, on voyait y avait retravaillé les décors là, on dirait qu'ils ont juste euh, nettoyé. On dirait que le par exemple l'effet de flou qu'on avait mettons dans dans, dans dans les jeux de GameCube ou de Wii parce que c'était pas assez puissant pour avoir euh, un éclairage assez clair dans les décors du fond par exemple, on dirait qu'ils ont, ont comme nettoyé ça, ils ont, ils ont amélioré les, les, les, les la qualité de, des couleurs mais graphiquement parlant, c'est la même chose que le, que le GameCube ou le ou ou l'édition Wii euh je sais pas si t'es d'accord avec moi là ben... mais que la version j'ai pas vu que les graphiques j'ai j'ai vu que les personnages étaient améliorés étaient peut-être plus léchés ouais. mais tu sais je veux dire euh, encore carrés, ils n'ont pas, ils ont, pas ils ont pas remodelé le jeu, ils l'ont tout simplement ressorti, là. ça fait penser à mon portage de, de Deadpool que j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, là. Ouais. ils l'ont juste ressorti en HD euh, puis c'est ça là. ouais ben en fait euh, c'est ça, comme tu dis ils l'ont nettoyé euh, ils ont augmenté la résolution évidemment c'est pour ça qu'on parle de euh, Twilight Princess HD donc en haute définition C'est sûr que c'est un jeu qui est fait pour les téléviseurs HD parce que si on ressortait, par exemple Toilet Princess sur GameCube ou Wii, mais là on, on avait le droit à une image qui était très très très pixélisée. donc ce qui est plus le cas maintenant avec la version HD, les personnages d'amor très si ça demeure carré, vous allez le voir, euh, on n'a pas ajouté de détails, on n'a pas remodelé les personnages. Euh, même au niveau des textures, des environnements, on les a pas nécessairement retravaillées. Euh, vous allez voir des textures qui manquent clairement de profondeur, euh, vous allez voir des textures euh, qui, qui sont encore pixelisées. Euh, notamment en tout cas je, je sais que j'en ai vu ce quand arrive à à la montagne de la mort. Oui. Euh, donc euh, j'en ai vu dans le, le petit village de Cacarico. Euh c'est ça Cacarico hein. hein. C'est pas Cocarico, co Cocorico. Euh, en tout cas bref. Ah c'est plus Cocorico que Cacarico <rire> en tout ouais, cas. Ouais, ben <rire> je sais pas. Euh, je... Je j'ai plus là. Je toujours une de la misère avec ce village-là. <rire> euh, euh, mais bref, dans, dans le village, en tout cas, où euh, bref, dans le village, en dessous des Gorons. Oui. Euh, fait que euh, j'en ai vu à, à cet endroit-là aussi. Euh, ce que j'ai remarqué, par contre, euh, au niveau des effets de lumière, euh, les effets de lumière ont été améliorés. Euh, Twilight Princess, c'était quand même un jeu, euh, à l'époque, où quand il y avait des effets de lumière, c'était assez... Euh, pour rajouter lumineux mais peut-être pas le bon terme. Non mais ça euh, c'était très visible les effets de lumière, il y avait un certain grain qui était utilisé au niveau visuel euh, qui faisait en sorte que ça faisait un contraste entre l'environnement de lumière du royaume d'Arule et euh le, euh le royaume Twilight qui est beaucoup plus sombre. Fait que quand il y avait des effets de lumière, c'était euh, c'était assez marquant et cela encore plus dans la version HD. Euh, par contre, je sais pas si t'as remarqué au niveau des ombres. Euh, non. T'as pas remarqué. En fait, les s'il y a eu un travail au niveau des effets de lumière, c'est un peu le contraire au niveau des effets des ombres, parce que euh, ça, il faut un peu porter attention honnêtement, c'est pas quelque chose qui va vous sauter aux yeux, mais euh, si vous portez une attention à ça, pis là je vais vous le dire, fait que <rire> c'est sûr que vous allez le voir, il euh, y a euh, en fait c'est pas des ombres dynamiques, c'est des ombres qui sont pré-rendus euh, dans le jeu ce qui fait en sorte que dans, dans certains cas il y a des ennemis ou des objets qui n'ont pas d'ombre Euh, ou en tout cas, c'est pas des ombres qui sont réalistes par rapport à euh, la source de lumière. Donc, si vous êtes dans un couloir, il y a une torche et il y a un ennemi, ben, son ombre peut rester en arrière de lui, même si, par exemple, il est euh, euh, à côté de la torche. Donc, normalement, il devrait avoir son ombre à sa gauche ou à sa droite, mais là, l'ombre va rester en arrière où il y aura carrément pas d'ombre. Donc, c'est des ombres qui sont pré-rendues, ce qui fait des drôles d'effets à certains moments. Ok, j'avais même pas remarqué, c'est bon. Ah, t'as-tu, je... <rire> je... Je suis piqué. <rire> parce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que c'était la version Gamecube qu'on avait qui ont refait, et non pas la version Wii. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que Link est gaucher. Oui, c'est vrai. Euh, donc, des... Link a toujours été gaucher. Euh, sur la version Wii, ils l'ont mis droitier parce que là, on jouait avec la, la Wiimote. Puis, euh, donc, les gens, il y a plus de droitier que de gaucher. Puis, ce que j'avais lu, c'est qu'il y avait plusieurs donjons puis plusieurs euh, plusieurs euh, coffres à maton plusieurs ennemis il y avait fait un peu le jeu du miroir avait entre la version GameCube puis la version Wii donc il y avait reconfiguré le jeu pour être pour être un jeu miroir pour que maintenant quand tu tournes à gauche ça tourne plus à droite donc euh, puis là la version euh, HD refait c'est vraiment la version GameCube mm -hmm. donc euh, Link est redevenu euh, gaucher Link Ouais. linky gauche. Linky gauche. <rire> tu sais ce que ce que j'ai trouvé aussi que tu le que voit que c'est un vieux jeu pareil c'est au niveau du contrôle des ponants. Oui. C'est moi j'ai eu de la difficulté à le contrôler c'est sûr que à l'époque il y avait pas beaucoup de jeux qui avaient eu des des, euh, des chevaux, t'sais, à la, la GameCube on avait eu le l'autre Zelda là, of Time là, qui avait eu aussi de, des chevaux mais T'sais, depuis le temps on a eu des jeux comme Red Dead uh, Redemption, uh, Metal Gear Solid, The Witcher, là on, on se met à contrôler de plus en plus euh, de plus en plus de chevaux, qu'on est habitué, ça s'est amélioré les contrôles de chevaux, mais là et Pona c'est c'est carré. Ouais. Quand, quand il tourne, quand qu'il vient, des fois il faut le faire sauter, il faut la faire sauter. Euh c'est pas évident, moi elle va, va frapper le mur. OK, euh, ouais, ça pas ça passe, pas été assez vite ou euh, on va lui donner des coups pour qu'elle aille un petit peu plus vite puis euh, je trouve je trouve pas quest se contrôle super bien là donc ça ils ont pas ils ont pas rejoué là j'ai même j'avais noté c'est c'est un gameplay stiff là, un contrôle stiff c'est vraiment c'est dur à contrôler un peu comme euh, Wolf Link aussi mm -hmm. je trouve qui est un peu euh, ils pas amélioré les contrôles parce que le parce que dans le fond on a pas parlé encore de l'histoire, on a rien dit du jeu, mais dans le fond dans l'histoire de, de, de ce Zelda là, donc on va jouer une, une genre de dualité entre entre un monde un monde de lumière puis un monde de, des ténèbres. Puis lorsque Link va traverser du côté des ténèbres, en fait, il se transforme en, en loup. Oui. Donc, on va, on va contrôler une bonne partie du jeu, euh, une bonne partie, il va y avoir des donjons, des in, des, des, des endroits où on ne pourra pas passer, sauf si on est en loup. Donc, une bonne partie du jeu où on va contrôler Link en loup avec la petite princesse là, euh, Midna, Midna, oui. Ouais, mais, mais cas, je sais que euh, dans la version française, c'est Madonna. Ouais, Medona, ouais. C'est pour ça que quand j'ai joué, je fais que Medona, mais moi c'était Midna dans ma tête. Ouais, moi aussi, c'était Midna, c'est peu bizarre. Je sais pas pourquoi que français, ça s'appelle Midona là. Non, je sais pas, ils ont, okay, ils ont changé. Ouais. <rire> ils ont ajouté une voyelle <rire> Le haut fait toute la différence. Oui. là, ben c'est ça, ouais. je trouve que le gameplay, ben, la, la jouabilité avec wolf link est un était dur à l'époque donc se battre avec lui euh, c'est quand même euh, je, je, la difficulté tu si sais, je trouve pas que c'est les passes les plus agréables à faire euh, n'empêche que j'aime bien les constats euh, ou les, euh, les, les, les, les fois qu'on le dirige mais j'aime pas le diriger en tant que tel. un peu un peu paradoxal dit j'aime le jouer mais j'aime pas le j'aime pas jouer. Mais j'ai l'impression <rire> j'ai l'impression que euh, en fait quand tu incarnes Wolflings parce que tu vois vraiment un... en tout cas c'est un autre niveau par rapport à quand tu quand tu contrôles Link en tant que quel qu qu'elf, qui est hérulien, là, je n'ose pas dire humain, mais euh, que Link en tant que lui-même par rapport euh, est beaucoup plus agréable que Link en loup. Euh, et je pense que ça vient d'être là le fait que ça soit plus ou moins agréable quand il est en, en, en loup. Euh, Puis il euh, y a aussi une chose quand es en can es link euh, en forme humaine ben euh, tu peux réaliser différents combos à l'épée les, les combos sont un peu plus fluides, tandis que euh, quand tu es en link loup euh, les, les combos sont plus rigides les mouvements sont plus rigides aussi euh, ce qui fait en sorte que ça, ça aide pas au niveau du plaisir là, euh, ah, à jouer puis euh, la nouveauté aussi c'est euh, du côté de de l'Amibo. Ouais. Encore l'Amibo. Euh ah, donc bon. pour le bien de la critique, j'ai les sorties de sa petite boîte. Merci <rire> euh, <rire> <'est> du sacrifice. Fait <rire> <C> plaisir, <rire> mais j'étais déçu de l'avoir sorti parce que à quoi il sert <rire> Tu sais, ils nous avait parlé d'un nouveau donjon. Ouais. Euh Ouais, on peut appeler ça un donjon, mais c'est pas c'est pas, pas un donjon, c'est pas un nouveau château, ça ça, ça rien à voir, c'est en fait une série de c'est une série de, de chambres euh, euh, comme des étages si on veut le qu'on on passe d'une à l'autre pour euh, battre des ennemis. Donc c'est des vagues d'ennemis, mais il y a, il y a une, euh, un endroit dans le jeu euh où est-ce que il y a euh, une espèce de caverne mais pour Link. Donc mm -hmm. dans le désert là, il y a un endroit puis il l'avait aussi dans je Skyward Sword aussi, il y avait une espèce de, de, de, de caverne comme ça qu'on pouvait passer là, de chambre en chambre pour battre des ennemis. Donc mm -hmm. la Mipo, ce que ça fait, c'est que ça débarre la Cave of Shadow. Donc c'est quoi? C'est 40 étages, 40 chambres, où, euh, qui est divisée en trois sections. Donc c'est-à-dire que la première fois, quand on commence le jeu, on peut pas euh, on peut pas tout de suite le, le, le, le maître Donc il faut attendre d'être rendu pour la première fois un loup. Donc, quand on est rendu pour la première fois un loup dans le jeu, bien là, le, on a la possibilité de, de débarrer cette cave-là. Puis, divisant en trois sections. Donc, c'est-à-dire que quand on entre dedans pour la première fois, bien, il va avoir juste 5 cinq, cinq chambres à passer pour la terminer pour la première fois. Donc, on va arriver dans, dans une première chambre. Puis, c'est en loup qu'on joue. Donc, on joue pas en ligne. Donc, c'est vraiment une, la, la, la, une caverne où on va se battre en loup. Donc, déjà, que j'aime moins me battre quand c'est en loup parce que ça va... C'est plus difficile, donc j'ai été un peu déçu de ce côté-là. Donc, la première fois qu'on rentre dans la cave, on va avoir, mettons, cinq chambres. Donc, on bat la première chambre, on bat les ennemis, les ennemis sont battus, il y a la porte ouvre, Oups, on arrive dans l'autre chambre qui est identique à la première. Il y a deux, trois ennemis de plus, on bat les ennemis, la porte ouvre, on a, on, ainsi de suite. C'est vraiment normal. Oui, c'est ça. La première section, on a cinq chambres comme ça à passer, puis là, on a une, une récompense. Mais moi, je, là, je me suis dit, oh, ça, ça va être le fun. Je vais un arc plaqué or. Je mmh. un cheval <rire> turbo. <rire> non, j'ai des, des sous. Des oui. sous. Puis, tu sais, Zelda, euh, je un gros fan de Zelda. Je les ai tous faits. Je me rappelle pas d'un jeu de Zelda où j'ai vraiment manqué d'argent. Non, c'est te comme récompense des rupis. Puis là, j'ai vraiment été déçu. Après ça, tu continues le jeu, le passé, une autre une autre section du jeu que je me souviens plus à quel endroit exactement, parce que je l'ai débloqué, mais je, je, il faudrait je lis exactement, mais il y a un, un autre endroit du jeu, je pense c'est la première fois que tu vois Ganon, euh, que là, ça va débloquer l'autre section des 40 étages. Donc, il faut repasser les cinq premières. Oups, là, ça débarque la porte pour rejouer les 15 autres étages. Pour avoir quoi comme récompense? Ben, un plus gros rupee. Je pense, un, le premier, je pense, c'est un, un, un violet. Après ça, c'est un, un art. Puis si on débloque les 40 étages, ben là, on a un portefeuille, le plus gros portefeuille pour mettre plein de rubis. C'est ça, c'est un <rire> peu bizarre. et Je comprends pas l'idée d'avoir mis des plus gros sacs de rubis parce que, comme tu dis et je me rappelle pas dans un jeu Zelda, tu sais, oui, au début, tu sais pour acheter ça, il y a un pattern classique dans les Zelda qui est de euh, d'acheter euh, un épée puis un bouclier là. Euh, donc euh, au début, tu sais tu es un petit peu plus limité au niveau euh, au niveau de tes rubis, mais après ça, les rubis ils ont une utilité euh, disons, euh, discutable. Je pense que euh, oui, t'achètes euh, toujours une espèce de peau en verre. Là, ouais, un, un contenant. Mais ap après ça, je veux dire, les rubis ils ont une fonction euh, très très secondaire, très limitée. Fait que là, le fait qu'on nous propose des plus gros sacs de rubis pour... Rien. <rire> euh, c est, c est, c est, je sais pas. C'est un, une drôle de décision. C'est un... Je, je sais pas si on ne savait pas quoi mettre, là, ah, mais... C'est ça, ça j'ai été déçu. Euh, par contre, et c'est quand même assez dur. La, la, la, la caverne, le Cave of Shadow, est quand même assez difficile. puis Quand on termine une section, bon, on peut sauvegarder notre, notre, euh, notre temps. mais n'est pas notre temps, notre succès, mais le, le fait, c'est qu'il sauvegarde les, le nombre de cœurs qui te restent. Donc... Okay peut remettre l'amibo, puis il va sauvegarder le nombre de cœurs. Donc s'il restait 7 cœurs, il te sauvegarde comme que, comme quoi tu as fini la première section avec 7 cœurs, mais ça va rester dans l'amibo. Donc si on, on, on revient pour essayer de la terminer la, la, la caverne, puis on commence à manquer de cœurs, on peut taper l'amibo, puis il va nous redonner 7 cœurs parce qu'on avait réussi à la faire en nous, en gardant cette cœur. Donc ça va comme nous redonner de l'énergie. Fait ça, ça j'ai trouvé ça bien parce que dans la dans la caverne, on a pas le, on n'a pas de de de, de, de on a rien là tu on se voit avec euh, Wolfling, donc c'est la manière d'avoir une potion parce que les 40 étages moi je les ai pas euh, je les ai pas réussi là je les ai pas fait j'ai lu qu'on avait un portefeuille mais je l'ai pas réussi euh, c'est quand même difficile puis le fait de pouvoir recharger tes cœurs comme ça ça je trouve ça intéressant au moins au moins il y a ça hmm Puis, euh, tu sais, euh, autre euh, nouveauté, euh, qui, parce que faut dire une chose, là, on semble beaucoup critiquer Twilight Princess, mais dans mon cas, euh, c'est un jeu que je recommande. Euh, je je l'avais adoré à l'époque. C'est un jeu que, somme tout bien vieilli. C'est sûr qu'il y a Il y a des signes de temps dans le sens qu'il y a des signes d'âge de vieillissement il y a certaines portions de design qui euh, qui, qui passent moins bien aujourd'hui euh, notamment à l'extérieur des donjons les donjons juste pour vous dire c'est parmi les que je, je considère parmi les meilleurs de la mm -hmm. franchise Zelda. Euh, c'est des donjons qui sont extrêmement bien structurés le design est quasi irréprochable et ce qui fait en sorte Encore une fois, selon moi, euh, la force de ces donjons-là dans Twilight Princess, c'est le fait que les objets qui sont utilisés euh, sont bien utilisés dans les donjons. Euh, c'est sûr qu'il y a un pattern classique, c'est-à-dire que l'objet que vous allez trouver dans un donjon vous sert généralement à compléter le donjon et surtout à battre le boss à la toute fin. Mais euh, l'objet est très très bien utilisé dans les donjons puis même mène euh, voyons euh, mène aussi à des euh, scènes euh, qui sont euh, ou en tout cas à des séquences qui sont euh, très bien réalisées. Je pense notamment à l'espèce de rouleeux dentelé oui. euh, avec la bosse là oui c'est assez impressionnant encore aujourd'hui. Euh, c'est plus à l'extérieur des donjons que le design po peut poser problème à certains endroits. C'est ça en fait euh, moi aussi j'ai peut-être l'air de le critiquer là, mais c'est ma troisième copie de Twilight Princess que j'ai c'est mon jeu de Zelda préféré. Mm. Ce que je critique c'est le fait que si vous êtes un peu rétro, vous avez déjà la version GameCube, la version oui, euh, à moins de vouloir toutes les acheter, ça vaut pas la peine d'avoir ce jeu là, il est aussi bon sur GameCube que que ce oui, je trouve pas que ce que ce que la refonte a, a amené c'est vos l'achat mais si vous avez pas de GameCube vous avez pas de oui moi de mon côté je pense que c'est mon meilleur zèle. je l'ai mieux aimé lui que Ocarina of Time même si Ocarina of Time a, a comme euh, chambouler tout parce que c'est la première fois qu'on avait un Zelda 3D mais celui-là moi je l'ai je l'ai adoré comme tu disais les castins sont super la fun euh, le fait aussi d'avoir le GamePad un peu comme Wind Waker, là, ouais. moi, je trouve ça génial. Tu sais, avoir la carte, avoir euh, l'inventaire, pouvoir choisir notre inventaire, moi, je trouve ça je trouve ça super le fun. Ça, ça, ça ajoute beaucoup. Là. ouais puis euh, en fait, c'est un Zelda qui est, qui est très noir, très sombre là, au niveau histoire. Euh, ça donne droit à certaines des... En tout cas, Encore une fois, à mon avis, certaines des meilleures scènes de Zelda, euh, l'affrontement avec euh, le boss final, là, je dirais pas c'est quoi son nom, euh, <rire> mais si vous êtes un, un amateur de Zelda, vous savez très bien c'est qui, il y a une chevelure rouge, euh, mais euh, c'est un combat assez épique, merci, euh, dans la finalité. Euh, fait que C'est un Zelda qui est sombre, mais parce qu'il est sombre, ça fait en sorte qu'il encore plus intéressant. Euh, J'ai beaucoup plus aimé euh, l'histoire de Twilight Princess que certaines autres euh, histoires de la franchise Zelda. Euh, Peut-être dernier petit mot au niveau euh, du mode Hero. Um, parce que euh, toilet Princess H euh, HD euh, propose un mode Hero. Donc le mode Hero, mm -hmm. c'est un peu comme euh, Ocarina of Time Master Quest, c'est-à-dire que ça augmente la difficulté du jeu. Et dans euh, cette augmentation de difficulté, vous allez voir... toilet Princess, c'est pas un jeu qui est extrêmement difficile, mais dans le mode Hero, il peut l'être euh, parce que les dommages sont euh, doublés. Donc les dommages que les blessures que vous allez avoir sont doublés et il y a plus de petits cœurs qui vont être euh, euh, ben, le mot anglais c'est dropped là mm -hmm. mais il euh, n'y a pas de petits cœurs qui vont apparaître euh, dans la, les environnements pour régénérer votre vitalité. Donc c'est ça peut être assez euh, assez difficile comme expérience dans le mode Hero. Euh, donc, euh, ça peut valoir la peine pour ceux qui recherchent une aventure un peu plus euh, un, peu, un peu plus ardue. Euh, mais, euh, pour le reste, euh, c'est ça. Moi aussi, Twilight Princess, c'est un de mes préférés ah oui. dans la franchise Zelda. Ça, ça, ça dépasse pas mon préféré qui est A Link to the Past. Euh... Oui, A Link to the Past et euh, ouais, A Link Between Worlds, qui est un peu la suite. Là, mais euh... ouais. C'est vrai, vrai, A Link to the Past y était, y était très bon. Euh, on oublie parce que, encore les amiibo tu moi, moi je m'appelle Jonathan Amibo et non <rire> pas Jonathan Turco <rire> Il y a l'amiibo et les autres amiibo de Zelda font quelque chose dans le jeu Oui euh, l'amiibo de de, de, de de la princesse de Zelda puis de Chic vont donner des cœurs Donc, on va remplir les cœurs, mais ça, c'est une fois par jour. Donc, on peut pas se promener. <rire> Moi, je me suis fait avoir comme ça. Tu sais, je m'en allais, je fais « Cool, tu sais, j'ai des potions. » Non, c'est ça, c'est une fois. On va <rire> donner des cœurs une fois, après ça, « OK, je, je retape dessus. Ah, » Ah non, OK, c'est pas… Donc, c'est une fois par jour, donc pour ça remplace pas les potions, mais c'est quand même intéressant. Euh, puis, celui de link puis de Toon Ling, bien, lui, il va redonner des, euh, des flèches. Ceux-là, je m'en suis pas vraiment servi. Ça non plus, c'est très rare que je vais manquer de, de flèches. Là, mais les cœurs, ça, ça c'est pas mal utile. Donc, si si vous les avez, là, ça ces deux-là sont utiles. Puis l'amibo de Ganon, ben, il hausse la difficulté. ouais fait que quand vous utilisez l'amibo de Ganon dans le mode « hero », ça donne droit à un jeu qui est assez difficile. Ah ouais, là, ouais. Fait que pour ceux qui à la recherche d'un défi, là, ça, ça peut être quelque chose à considérer. Si vous avez l'amibo de Ganon, Honnêtement, j'étais pas un amiibouing pour ça là. Bah euh, si vous appelez Jonathan. <rire> sent... non, il, est emball... il est emballé, Ouais, puis tu peux pas le scanner à travers l'emballage. Non, il en ont fait juste un, toutes les amiibos qu'on pouvait scanner. C'est celui de de Shovel Knight. Ah, c'est oui. la seule qu'on pouvait scanner. Euh, fait que fait que pop pas... Pas de petits bonis pour toi. Non, pas pour ça, mais le, le, les autres étaient déballés, que j'ai pu les essayer. <rire> ah, OK. Fait que, euh... fait que, mais euh, c'est ça, les, les amiibos de la franchise Zelda, là, autrement dit, ont des utilités. Mais euh, effectivement, je pense que pour... Euh... C'est une gimmick un peu qu'on a vendu avec l'amiibo de Wolf Link. Ouais. Euh, le, le jeu est très, très bon mais avec l'amibo euh, disons euh, l'amibo c'est un, une tactique de marketing plus qu'un argument pour euh, qui ajoute, ben, en fait plus un élément là, qui ajoute quoi que ce soit là, au niveau du jeu c'est pas euh, c'est pas concluant. au moins il vient avec. Ouais, j'avais j'avais trouvé ce plat qu'ils vendent vraiment séparé en, en en poussant la vente et hey, ça va vous débloquer un nouveau euh, un nouveau donjon puis là moi fait « non non, j ça ça ça fait pas ça du tout là. Au moins il vient avec, tu dis pas puis il est vraiment beau. Comme ami là, il est vraiment vraiment beau. Ouais, il est détaillé, il est assez euh... Ouais, il est super beau, c'est un des plus beaux là que, que j'ai vu là donc euh, ouais. Good. Euh tu une note à mettre ta Twilight Princess HD ben, écoute moi toilette princesse moi c'est un le jeu toilette princesse c'est un, un 9.5 sur 10 la refonte HD par contre tu sais son si il va juste pour la refonte moi j'étais un peu déçu tu pour la, la portion refonte j'ai comme deux notes je mettrai un 8 sur 10 parce que tu dis si j'ai déjà toilette princesse J'ai celui-là bof. Mais si j'ai pas toilette princesse du tout, c'est un 9.5 parce que le jeu est excellent, vous verrez pas la différence de la refonte en tant que telle parce que vous avez pas joué aux autres. Vous avez joué aux autres puis vous les avez Je suis pas sûr. Donc okay. là, il peut-être plus pour un 8 pour collection puis refaire l'aventure parce que ça fait longtemps. Je vais y aller dans le milieu de toi, ça fait que 8.5 c'est la note que j'avais mis, <rire> euh, donc euh, c'est parce que toi, toi Princess, tu sais c'est ça, ça demeure un jeu qui a bien vieilli, est, ça demeure un bon jeu, maintenant c'est ça, il y a des éléments de la version, de cette nouvelle version-là que je pense qu'on attendait plus que ce qu'on offre, donc euh, malheureusement c'est comme ça. Euh, on enchaîne-tu rapidement pour euh, Hyrule Historia Euh, ouais ben, je vais y aller je vais y aller vraiment rapide là. Euh, parce que quand on avait décidé qu'on faisait toilet princesse ça mea rappelé que j'avais que j'ai eu euh, l'année dernière le livre har euh, historia mm -hmm. donc euh, c'est quoi ce livre là donc pour les, euh, les fans de zelda euh, c'est une encyclopédie en fait une encyclopédie sur euh, sur l'histoire de Darro. C'est un gros un, un gros livre euh, vraiment format encyclopédie de 247 pages, 250 pages environ. Ouais. C'est un livre qui est sorti en 2011 au Japon pour les 25 ans de, de Zelda, il est sorti en même temps que Skyward Sword sur le sur la sur la Wii. Mm. Mais nous on l'a eu euh, en 2013, début 2013 aux États-Unis, puis euh, fin 2013 euh, en français. Euh, moi ma version, je l'ai pas en français, moi je l'ai en anglais, je l'ai pris sur euh, sur Amazon, il se trouve encore là sur Amazon là, et euh, à 30 dollars il y a pas de problème là. Mais euh, je sais pas si sur Amazon, il y a la version française ou si euh, un autre libraire là en français là. Ah me semble je ah ouais? je l'ai vu ouais. OK. Donc euh, ben moi je l'ai en anglais, donc c'est quoi ce livre là C'est un gros un gros livre disant quatre sections. Euh, c'est sûr que la Puisqu'il est sorti en même temps que Skyward Sword, ils ont mis beaucoup l'emphase sur Skyward Sword. Donc, la première section du livre est vraiment basée sur ce jeu-là. Puis, le jeu, ils l'ont mis comme si c'était le premier jeu de la légende, si on veut. Donc, si on suit la légende de Zelda, euh, Skyward Sword, c'est l'histoire du début de la Triforce. Donc, ils ont vraiment basé, ils ont basé une bonne partie de ce livre-là sur Skyward Sword. Puis ce qu'on retrouve sur, dans ce, ce livre-là ou dans cette section-là, c'est vraiment des informations sur le jeu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Il y a plus de 1000 images là, dans tout le livre-là. Euh, des informations sur les personnages, des informations sur l'histoire, sur les différents mondes, c'est pas un livre, c'est pas un livre de, de comment pas un guide là pour euh, vous donner les donjons là, mais ça va vous montrer là euh, les, les dessins des donjons, des images, beaucoup beaucoup d'informations sur chacun des personnages. Donc euh, euh, vraiment vraiment complet. Donc ça c'est pour la première section. Après ça, la deuxième section du livre, c'est ils vont ils ont fait l'ordre chronologique d'histoire avec les jeux. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remis euh toute la lignée historique euh, à travers les jeux donc ils ont dit bon ben l'histoire de, de la Triforce ou l'histoire d'Hyrule commence avec Skyward Sword. Après ça bon ben il, on passe dans le dans le jeu Metroid Minecap. Donc du Game Boy euh, du Game Boy Advance. Là, après ça whoop, on est dans l'ère de Carina of Time. Donc ils vont toutes refaire la chronologie des jeux comme si ça avait été décidé d'avance là mais mm. <rire> le premier jeu est sorti euh, puis quand tu regardes la chronologie il est comme dans le milieu de leur chronologie là. mais ils ont quand même ils ont quand même essayé de tout remettre ensemble pour refaire une, une histoire complète pis ça c'est super intéressant il y, a, il y a un bon euh, 60 60 pages là, à peu près là-dessus où on va lire toute l'histoire puis ils vont nous raconter l'histoire d'Irua à travers les jeux puis en nous montrant en nous montrant les jeux puis des images du jeu Donc, cette portion là est super super intéressante ouais. après ça l'autre section du jeu euh, du jeu du livre c'est vraiment des artwork euh, des, ben, des dessins fait enfin, des, des croquis ou des dessins à travers les années Donc on va nous montrer maintenant l'évolution du personnage de, de Link, l'évolution du personnage de Zelda, l'évolution du personnage de Ganon. Donc euh, puis Ganon et Ganondorf. Donc euh, on va voir toute cette cette évolution de, des principaux personnages. Donc si vous êtes intéressé par les images, puis voir l'évolution, l'évolution des jeux, puis cette partie-là est vraiment intéressante. Puis ça finit avec un comic book euh, qui est pas très très long. Donc un comic book qui en fait qui précède l'histoire de Skyward Sword. Donc, euh, pour les fanatiques, pour, pour ceux qui sont intéressés vraiment à tout connaître là, de l'histoire d'Hyrule, je crois que c'est un bon livre. Si vous avez détesté le jeu Skyward Sword, malheureusement, il y en a une bonne partie, c'est basé sur ce jeu-là, parce que selon eux, c'est le début de la légende. Moi, j'avais bien aimé Skyward Sword, donc euh, moi, j'ai ai bien aimé euh, j'ai bien aimé le livre. Par contre, puisqu'il est sorti en 2011 au Japon, euh, il n'y a, a pas de mention de Link Between Worlds, il n'y a pas de mention non plus de bien sûr de de la refonteage des, des jeux, il y a pas de mention de la de la Wii U non plus, il y a pas de mention de de tr de de Met ça c'est correct. Ouais, ça c'est correct. Donc il y a pas de mention de donc il faut faut se rappeler que c'est un livre qui date quand même de 5 ans pour les 25 ans, mais euh somme toute là moi c'est un, un 30 dollars là, je le trouve pas pas très dispendieux pour un un livre de 240 pages euh, complet comme ça, moi je le trouve euh, Super intéressant. Oui, oui, oui. puis euh, je suis d'accord avec toi. Je l'ai aussi... De... En fait, je l'ai de plus à disponibilité au Canada, puis euh, je n'ai jamais regretté. C'est sûr que l... la plus grosse critique que je ferais, c'est que peu près à la moitié du livre, c'est sur Skyward Sword. Là. Ça, c'est ça. Ça, ça c'est un... un peu... Euh... Ce pas décevant, là, mais il y, y a un petit peu trop d'emphase là-dessus. Mais pour le reste, euh, j'avais bien aimé, entre autres, la section des croquis. Euh, la section, euh, tu sais, parce que dans les croquis, tu vois les commentaires aussi ouais. euh, des artistes. Puis il euh, y, y a des choses que tu apprends à, à ce niveau-là. J'ai particulièrement aimé le, le croquis où tu vois les euh, personnages, de euh, en, en tout cas certains personnages de, de Nintendo, euh, leur différence de grandeur. Oui. <rire> euh, puis tu vois que Ganon est beaucoup beaucoup beaucoup plus grand <rire> que n'importe qui d'autre. Ouais. Euh, donc euh, entre autres par rapport à Mario là, il, il, ça fait pas le poids. Fait non. que mais il euh, y, y a c'est beaucoup pour ça que je l'avais acheté puis aussi pour débroussailler un peu euh, en fait l'histoire de Zelda parce que euh, en fait, c'est c'est pas facile de déterminer quel jeu vient avant lequel puis que, quel, quel jeu de, a des impacts sur l'autre euh, là vous allez vraiment avoir euh, une ligne de temps qui est très clair dans ce livre-là qui va vraiment vous permettre de, de, de suivre les jeux de la franchise Zelda euh, d'une façon beaucoup plus nette et euh, pour ceux qui ne savent pas, un jour, oui, Ganon a vaincu Link et ça ouais. l'a mené à une euh, en fait à, à une ligne de temps différente dans, dans la franchise Zelda. Oui, c'est ça. Tout, tout, tout euh, s'éclate au niveau euh, Ocarina of Time, en fait là que ça que différentes lignes qui euh, du temps qui euh, c'est comme on Retour à le futur, les différentes lignes du temps. C'est ça. C'est ça oui, puis <rire> euh, puis euh, là faut pas que les lignes qui se croisent parce que non, sinon ça. Ça... <rire> parce qu Non, c'est ça, où il pourrait euh, perdre connaissance. <rire> <rire> Ah ça y est. Fait que euh, oui, moi aussi je le recommande euh, Iroldestoria euh, très bah euh... en fait euh, il, il se trouve assez facilement là, je l'ai vu un peu partout. J'ai vu oui. chercher en beau eBay Games. Euh... Oh, oui oui, Amazon. Encore... Ouais, ils se trouve encore, très... se encore facilement. Là. Ouais. Fait que euh, fait que voilà. Euh si tu d'accord Joe, on passera à la dernière chronique qui est la mienne. Euh wow. ben, ouais, pas le choix non. Anyway. Ah euh, je... non, OK. C'est tout. <rire> Euh, tu voulais taper pour lui. Ouais, c'est ça. <rire> moi, moi je, je te disais que en fait je te faisais croire que tu avais un pouvoir décisionnel. <rire> <rire> non mais euh, ma chronique en fait euh, ma chronique s'est décidée euh, pas mal hier soir tard euh, je, je vous explique euh, d'où ça vient euh, moi et JB on est euh, des amateurs euh, de sujets euh, paranormaux euh, moi je m'intéresse particulièrement aux sujets touchant les exorcismes, euh, toutes les mystères religieux aussi euh, et, et JB bon euh, c'est un peu euh, n'importe quel sujet paranormal mais on s'intéresse pas nécessaire au sensationnalisme de la chose on s'intéresse beaucoup plus euh, à la partie euh, enquête des mystifications et aussi euh, la recherche de vérité et dans ce cadre-là, on, on a cité à une conférence de Christian Page qui est La Sommité. Euh, je dirais pas juste au Québec, là, je dirais au Canada. Puis c'est quelqu'un de reconnu mondialement au niveau des enquêtes touchant le paranormal. Et on a cité à une de ces conférences euh, à Montréal. Et on a beaucoup aimé, d'ailleurs, sur Facebook, j'ai mis une image, euh, moi et JB, on touche euh, un, une boîte, une boîte de... Là, j'ai toujours... Ah, la... vu, j'ai vu. Ouais, le... le... voyons. Je sais pas c'est quoi, Le 10-book. Le 10 ah. Le 10 En fait, le... j'explique très, très rapidement ce qu'est un 10-book. Un 10-book, dans la religion juive, est un esprit malfaisant slash démon. Okay. Et, et euh, pour enfermer un d-book, il faut procéder à un rituel qui ressemble à un rituel d'exercice Et on peut enfermer le d-book... Dans une boîte et la boîte que j'ai mis sur euh, sur facebook avec euh, ma face un peu euh, de débile mental <rire> c'est euh, en fait une boîte de dixbook et cette boîte là est la réplique de la boîte originale et le problème c'est que euh, cette boîte là en fait aurait les mêmes propriétés maléfiques. ...que la boîte originale. Euh, et cette boîte-là a causé beaucoup de désagréments à son propriétaire, euh, en fait son propriétaire original, celui qui a conçu la copie... Euh, en fait, on parle de euh, de troubles, euh, pas de trop de comportement, de, mais de troubles de santé euh, pour lui-même, pour ses collègues de travail. Euh, il y a eu euh, aussi euh, certaines manifestations paranormales euh, qui, qui seraient dues à la boîte. Donc, il a cherché à s'en débarrasser. Et il y a deux personnes qui ont manifesté leur intérêt pour avoir la boîte. Et c'est finalement Christian Page qui, qui a euh, hérité de cette boîte-là. Et euh, hier, ben, en tout cas, quand on a assisté à la conférence, il y a amené la boîte et on pouvait prendre une photo si on était assez téméraire et moi et JB avons euh, touché à la boîte ah ouais c'était pas la meilleure idée je pense Ben, nos blondes n'ont rien voulu savoir. <rire> ben, je sais pas, je suis pas sûr, moi non plus, j'ai touché. <rire> ben, nous, on l'a touché, fait que euh, je sais pas si on va mourir, mais ça se peut très bien qu'on soit très malade Et, <rire> et bon on a pris un risque, là, mais euh, c'est une boîte de D-book qu'on a euh, touchée. Ceci étant dit, la conférence portait sur euh, des euh, films euh, à caractère paranormaux basés sur des soi-disant histoires vraies et il euh, y avait différents films qui ont été euh, exposés durant la conférence et ça, ça fait le lien avec le nouveau livre de Christian Page, euh, ça s'appelle L'enquêteur du paranormal au cinéma et euh, bon, moi je l'ai acheté j'ai tous les livres de Christian Page c'est vraiment une passion et je me suis dit pourquoi je ne ferais pas une chronique sur un des sujets euh, sur lequel je me suis beaucoup intéressé qui est Amityville euh, Amityville euh, est en fait pas mal tout le monde a entendu parler d'Amityville, la fameuse maison là, où ouais. il y aurait eu euh, des, des, des, des entités. puis bon euh, Moi, je me suis intéressé à Amityville pour deux raisons. Euh, premièrement, au niveau paranormal. Deuxièmement, au niveau criminologique, parce qu'il y a eu un sextuple meurtre euh, dans ouais. cette maison-là. Donc, il y a eu six meurtres. Et il euh, y a eu beaucoup d'amplification des choses. Et il y a eu surtout beaucoup de films fait là-dessus. D'ailleurs en 2016, il va avoir ben, cette année, il va avoir le film euh, Ami The Awakening. Ah, OK. Hmm. Ça je l'ai appris aussi durant la conférence, je le savais pas. Ah. Euh, okay. fait que mais euh Amityville est devenu un phénomène, un phénomène qui a plus grand-chose à voir avec la réalité et moi euh, je vais vous parler de ce qui est vrai et pas vrai dans le, la version 2005, donc dans la version remake d'Ami Avec Ryan Reynolds, cela là. Non? Ouais. Ah, okay. que, que j'ai ai bien aimé un bad oui aussi j'avais dit c'est un bon film mais c'est un divertissement ok je vais vous le montrer comme euh, au niveau euh, donc je ferai pas la critique du film là, je vais vraiment prendre des éléments du film puis euh, vous dire qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est pas vrai euh, là dedans Euh, au début du film, on voit euh, finalement les six meurtres. Donc, euh, on voit Robert DeFeo Jr. qui assassine sa famille au complet et ça, ça s'est vraiment passé. Il y a vraiment eu six meurtres et c'est vraiment Robert DeFeo Jr qui a assassiné les six membres de sa famille. Ce qui est pas vrai dans cette séquence là. En fait, on voit euh, des Defoe Junior euh, qui assassine ses parents, assassine ses frères, assassine une de ses sœurs et monte euh, à la mezzanine et là voit sa petite sœur. Et il l'assassine dans le garde-robe. Ça c'est pas vrai. Euh, à la mezzanine, il y avait effectivement une de ses soeurs, mais c'était sa soeur la plus âgée qui était Dawn, qui, est, qui était âgée de 18 ans, et Dawn s'est réveillée euh, à un moment donné, et a confronté son frère en lui disant qu'est-ce qu qui se passe, c'est quoi ces bruits-là, et tout, et euh, Robert Defeo Jr. lui a dit euh, inquiète-toi pas, je m'en occupe, va te recoucher, elle est allée se recoucher et lui l'a euh, tirer euh, sur son lit. Donc, Cette partie-là, déjà, du film est pas vraie, euh, c'est pas la petite soeur qui était à l'étage, c'était sa, sa soeur la plus vieille, et à un moment donné, euh, dans, durant euh, en, en fait avant que le procès commence, Robert Defoe Jr. avait accusé Dawn d'avoir été une complice dans euh, Les 6 meurtres. Donc, euh, à ce niveau-là, le film est pas tout à fait véridique. Euh, ce que le film explique pas aussi, puis là, je vais prendre plus la partie criminaux, euh, ce que le film explique pas, c'est que Robert DeFeo Jr. avait beaucoup, beaucoup de conflits avec son père. Euh, en fait, à un moment donné, on rapporte qu'ils se sont carrément battus dans le sous-sol et que Robert DeFeo Jr. est remonté à l'étage avec les lèvres en sang. Euh, il y avait énormément de conflits. Est-ce que ça pourrait expliquer, en fait, le début des meurtres, Probablement que oui. On sait que Robert DeFeo Jr. avait une haine envers son père. Est-ce qu'il a commencé en voulant... En fait, il a pris sa carabine et il a tiré son père. Et après ça, est entré dans une folie meurtrière et a tué l'ensemble de sa famille. Ça se pourrait. Euh, pour quelle raison Ça, euh, c'est, disons, variable. C'est pas... Euh, c'est pas quelque chose qu'on sait encore, euh, c'est un mystère qui reste à élucider, puis probablement qui va rester à élucider. On sait que Robert DeFeo Jr. avait euh, de euh, graves problématiques de consommation de drogue, avait beaucoup de problèmes de comportement. Moi, j'ai fait un petit peu une analyse de ce qu'on a su de cette histoire-là, et selon moi, Robert DeFeo Jr. avait des problèmes mentaux qui étaient probablement amplifiés à cause de sa consommation de drogue. Parce que pendant pas de la petite drogue. les prenait de la cocaïne, entre autres. OK, OK, OK. <rire> Puis on sait que la cocaïne peut rendre agressif. Donc, euh, euh, et euh, combine ça avec la haine envers son père, ça se pourrait que on aille un pattern. Ou un, euh, en tout cas, une explication de ce qui s'est passé. Euh, le film se poursuit. Les lots vont euh, vont être les propriétaires après les euh, des donc Et c'est là où euh, le film Amityville euh, se passe. C'est les lots qui sont là. Je vous le dis tout de suite, les manifestations paranormales que vous voyez dans le film, la plupart c'est de la bullshit. Ah ouais. <rire> c'est <Okay. rire> En fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça les lutz quand euh ben quand il était à Mittleville, ont la, la première fois qu'ils ont parlé des phénomènes euh, de, la, de la maison, ils ont dit on ressent quelque chose, on ressent un malaise, mais jamais ils ont parlé de fantômes, jamais ils ont parlé de suintement au niveau des murs, de mouches, de d'apparitions, jamais, jamais. OK, okay? Ouais. Ça c'est venu après. Et euh, au fil des mois, euh, on s'est rendu compte que l'histoire en simplifiait de fois en fois pourquoi apparemment à cause de l'argent. Et mmh. euh, Christian Pache, ce qui expliquait dans sa conférence et euh, ça avec quoi je suis tout à fait en accord, c'est que les lots euh, avaient pas les moyens de s'acheter cette maison-là. Et pourquoi est-ce que un mois ils sont partis C'est parce que euh, un mois au bout d'un mois ben, tu commences à recevoir tes factures. <rire> OK. et, et là il y avait pas les moyens <rire> de okay. payer ces factures là. Donc ils ont décidé de foutre la camp. Et comme euh Christophe Page dit, il est fort probable que les là croyaient que la que la maison de Mittleville était hantée mais Avait, en, en parlant avec l'avocat de Robert Defeo, qui, qui essayait de trouver de faire rouvrir le procès pour dire que son client avait été possédé euh, qu'il y avait des voix qui av avait des entités dans cette maison là mais premièrement qu'ils ont monté une histoire euh, une histoire qui, qui, qui, qui est partie de l'avocat de, de Defeo Jr. et euh, avec ça ben, les Lutz ont fait beaucoup beaucoup d'argent, notamment avec les livres et les films. On dit que les Lutz ont touché euh, au moins un million de dollars avec mmh. l'histoire d'Amityville. Et il n'y avait pas les moyens. Euh, George Lutz était euh, un petit entrepreneur. Là. Ça, on le voit un peu dans le film, d'ailleurs. C'était un petit entrepreneur, mais euh, qui ne roulait pas sur l'or. Il y avait des difficultés financières et je pense que là, il a vu une opportunité d'avoir de, de l'argent. Euh, de faire de l'argent avec cette histoire-là. Dans le film, euh, on voit... Euh, en fait, les manifestations paranormales touche beaucoup George Lutz. Euh, C'est ce qu'on voit. Euh, George Lutz qui est incarné par Ryan Reynolds. C'est beaucoup lui qui est possédé. C'est beaucoup lui qui souffre de ça. Dans la réalité, euh, en fait, ce que les Lutz ont dit, et là, je vous le dis, je, en fait, je voulais répéter, les Lutz ont beaucoup amplifié au fil des mois et des années ce qui s'est passé à Mittyville. Mais euh, ce, ce qu'ils ont rapporté, c'est que c'était pas uniquement George qui était visé. Il euh, y avait Cathy qui était sa femme, euh, qui était aussi visée. Cathy a notamment l'évité, aurait l'évité plutôt, euh, euh, et son comportement aurait aussi changé. Ce qui est pas décrit dans le film, que Cathy est beaucoup plus victime euh, des changements de comportement de George d'autres choses on voit pas chez elle de changements ou de manifestation qui la touche particulièrement ce qui parce que selon les luttes ce qui, ce qui aurait pas été le cas dans la maison d'amiville okay. même chose au niveau des enfants euh, euh, la, la petite fille des luttes va euh, en fait euh, de cathy parce que george n'était pas son père euh, va dire qu'elle voit une entité qui s'appelle jody Je sais pas si tu te rappelles euh, Jody, c'était la dans le film là, c'est la petite euh, des fées, celle qui était assassinée dans le gasp. Oui. Gardien. OK, ouais. Euh, bon, euh, elle va dire qu'elle voit euh, et qu'elle parle à quelqu'un qui s'appelle Jody. Dans l'histoire d'Amityville, il y a effectivement une apparition qui s'appelle Jody, mais c'est pas une petite fille. En fait, c'est un cochon. <rire> c'est vrai c'est vrai elle, okay. C'est en en fait euh, la petite va décrire Jody comme étant un cochon démoniaque avec des yeux rouges. OK. Ah. Donc ce n'est pas la petite des Féo dans l'histoire de la Mitivale euh comme euh, comme c'est décrit dans le film, c'est euh, <rire> C'est babe. <rire> oui. Jodie et Babe, avec des yeux rouges. <rire> <gauches. rire> okay. okay, donc ça non plus, c'est pas euh, fidèle à, à la soi-disant histoire d'Amityville. Euh, L'autre chose qui est pas vraie, c'est au niveau du temps. En fait, les luttes sont restées à Amityville de la mi-décembre à la mi-janvier à peu près. Là. Euh, et on voit dans le film que ils sont à plus à l'automne. Euh, plutôt qu'en hiver, on le sait que cet hiver-là il y a pas eu beaucoup de neige à Amityville mais à un moment donné dans le film tu vois carrément Ryan Reynolds torse nu là, euh, mm -hmm. qui court dehors et tout euh, tu sais qu'il fait un peu froid mais peut-être pas à cette période-là, en tout cas c'est pas tout à fait conforme puis Amityville est en banlieue de, de New York donc euh, rendu mi-décembre à mi-janvier il fait plus froid que pour te promener torse nu là. Ouais. Euh, à part quand tu le sens très chaud là. <rire> mais euh, mais tu ça non plus ça corde pas et euh, le il y a deux autres éléments qui corde pas non plus euh, premièrement euh, Ketchum euh, en fait euh, le le ben l'entité maléfique qui est euh, Ketchum dans le film on parle d'un prêtre qui se serait égorgé qui aurait répandu son sang qui aurait répandu une malédiction dans la maison ça c'est pas vrai euh, Ketchum en fait on a fait des recherches historiques et euh, Ketchum il euh, y aurait peut-être eu un sorcier qui s'appelait qui se serait appelé Ketchum à, à Salem donc euh, à, à Boston mm -hmm. mais est-ce qu'il il est allé à Mitiville ça il y a pas de preuve nécessairement de ça donc euh, et et est-ce que c'est ça ce Ketchum là est-ce que c'est peut-être un autre Ketchum c Tu sais, c'est pas clair à niveau -là. Donc, ce niveau-là, donc est-ce qu'il y aurait eu un prêtre euh, démoniaque qui se serait tranché la gorge et qui aurait répandu une malédiction et qui aurait torturé des Indiens, euh, dans euh, en fait, sur le terrain euh, où est la maison d'Amityville, ça, il y a absolument aucune preuve de ça, donc, euh, et ça, c'est vraiment de la fiction dans le film. L'autre élément aussi, euh, c'est au niveau de la carabine de George. À la, à, vers la fin du film, on voit George qui prend sa carabine et qui veut tuer toute sa famille. Mmh. En fait, George avait une carabine, mais à un certain moment, euh, il est allé la porter aux autorités. Et ça, c'est vrai. Il est allé euh, au poste de police d'Amityville et il a porté sa carabine en disant « Je ressens des choses dans la maison, je préfère vous donner mon arme parce que j'ai peur que je pourrais entrer dans une folie meurtrière. » ok. Oui, ça, il l'a vraiment fait. Donc, euh, euh, il n'y avait pas sa carabine. Et évidemment, il a pas tué sa famille. Donc, c'est euh, c'est un peu ce que je voulais vous apporter par rapport à surtout ce remake-là de 2005. Ce euh, c'est pas, pas un film qui cadre nécessairement avec l'histoire d'Amityville qui, elle, a déjà été amplifiée à la base. Donc, euh, comme Christian Page a dit, puis j'adhère beaucoup à ça, je pense que les loutes pensaient que la maison était hantée maintenant si on leur avait pas dit qu'il y avait eu six meurtres ou euh, si on ouais, les avait pas conditionné est-ce qu'il y aurait été certain que la maison est hantée pas pas ouais Donc euh, donc voilà, je ferai pas toute l'historique de euh, de la, la situation d'Amityville. Euh, sur affaire de gauche j'avais publié deux articles sur l'histoire d'Amityville, euh, à savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé. Euh, vous pourrez aller lire ça si ça vous intéresse, mais je voulais juste apporter ce qui est fiction et réalité par rapport au remake de 2005, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fiction. C'est ça, pendant que tu parlais, je regardais, puis... Euh... Il y a comme des gens qui ont acheté la maison après, de 77 à 87, puis eux, ils n'ont ouais. comme rien eu. Oui, les... les... Les laits... Cromarty? Oui, les Cromarty. Cromarty. Cromarty. Oui, puis ça n'a pas été les derniers propriétaires. Non, c'est ça. En ouais. fait, les ouais. seuls... ben juste pour te dire, euh, il y a eu des propriétaires avant les défaits eaux et okay. après les luttes. Et les seuls qui ont dit à... qu'il y a eu des manifestations paranormales dans la maison d'Amityville, c'est les Lutz. Qui ont resté 28 jours. Qui ont resté 28 jours, oui. <rire> OK, super. <rire> avant et après, il n'y a jamais rien eu. D'ailleurs, les Cromartie ont, euh, ont engagé des poursuites euh, à l'époque contre les Lutz parce qu'ils était écoeurés euh, de toutes les mensonges répandus et il était surtout écoeurés que des gens viennent. C'est toi. Euh, ben, encore aujourd'hui. Euh, D'ailleurs... Euh, <rire> Ça, c'est un peu bizarre là, comme décision, mais il y a des propriétaires de la maison, euh, la maison était au 112 Ocean Avenue, et on dit, bon, là, les gens, là ils viennent tout le temps au 112 Ocean Avenue, fait qu'on va faire changer ça pour le 108 Ocean Avenue. <rire> ah, ouais, c'est bien ça, plus loin. <rire> mais ça demeure la même maison, là. Ouais. c'est à côté ouais c'est ça exact <rire> <rire> euh, la maison. Oh, regarde à droite oh mon dieu elle est là <rire> <rire> c'est ça exact <rire> <rire> uh, mais non c'est sûr mais je pense que la maison d'Amityville comment elle était à l'époque elle a changé là, un petit peu là. mais juste les lucarnes là, en 2001 ça donnait vraiment l'impression qu'il y avait des yeux ouais que, mais je pense encore une fois que ça c'est l'imagination des gens euh, qui s'est beaucoup activé Euh, mais euh, la maison d'amityville, c'est une légende. Je pense que c'est intéressant, tu c'est divertissant, mais je pense que ça a énormément été amplifié pour faire beaucoup d'argent. Puis euh, on le voit là, il va y avoir un autre film cette année là sur Amityville. <rire> tu puis le livre, euh, le livre de J. Hanson là sur l'histoire d'Amityville qui a été publié dans les années 70, s'est euh, vendu à 7 millions de d'exemplaires en très très peu de temps là. Quand même. Fait que tu sais, ça pogne, ça pogne, euh, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup d'amplification il euh, y a beaucoup de mensonges aussi, des mensonges, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est des mensonges, c'est parce que les preuves euh, sont là, je, je vous en donner un vite vite, là. à un moment donné, euh, la petite euh, de Cathy va dire « Ah, oh, euh, jody euh, est là, jody s'est enfui par là » et tout, fait que George sort dehors et essaye de, de repérer le cochon. <rire> bie de repérer babe et d'engager un dialogue tu sais. euh, et là il va dire euh, il va dire que vu euh, des traces de pas de cochon dans la neige ok mm -hmm. on a juste un problème j'ai dit tantôt il y' a pas eu beaucoup de neige ouais, <rire> et au moment où les luttes ont été là il y en a pas eu à mit <rire> fait qu'il pouvait pas avoir vu des traces de babe dans, de, dans neige il n'y avait pas de neige <rire> okay, bah, il y a rien qui colle dans non quoi ça. Fait que euh, et ça l'a beaucoup été amplifié notamment avec la présence des, euh, des enquêteurs du paranormal qui qui étaient les Warren. Euh, les Warren, euh, les Warren en fait, on les euh, on les voit notamment dans le, le film de Conjuring. Ouais, c'est bon ça. Oui, euh, mais aussi, ouais, c est, c est ça aussi c'est un autre. <rire> ouais, c'est sais pas s'il y en a parlé là. il y en a-tu parlé de ce film là dans pas dans ouais, la conférence. Ouais. Okay. Mais dans son livre oui. Ah oui, okay. ouais, il parle de, de Conjuring, de Betcheba, parce que Betcheba a vraiment existé. Euh, donc, euh, mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Euh, et les Warrens ont, ont pas joué un très bon rôle, dans le sens qu'ils ont vraiment beaucoup amplifié ce qui s'est passé en fonction de leurs propres convictions religieuses. Okay. Fait que je vous laisse là-dessus. Mais <rire> euh, mais pour c'est comme je vous dis, euh, j'ai pas tout décrit, j'aurais pu en parler vraiment longtemps. Allez sur affaire de gars, dans la section euh, Société, Autre, euh, vous allez voir, euh, j'ai publié deux articles. Euh, en fait, c'est un article en deux parties sur euh, l'histoire d'Amityville. Euh, vous aurez mon euh, mon point de vue là-dessus. Mais comme je dis, ça demeure divertissant, ça demeure un sujet qui, je pense, mourra jamais mais ça demeure du divertissement plus que d'autres choses. Mm -hmm. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé ça. <rire> ah moi, j'ai aimé ça en tout cas. Ah, <rire> oh, good, good, tant mieux. moi, j'ai une personne. Que oh, au moins, t'en as un. 100% yeah. de tes auditeurs à date. On Adapt. aimait ça. Yeah! C'est quand même bon. Oui, j'espère que Luc a fermé ses speakers parce que je viens peut-être de traumatiser une quinzaine de petits. Ouais, c'est ça. <rire> ça crie dans la maison. Ah, il ah, y a des fantômes et un cochon. <rire> ben, ben là. Ouais, <rire> Oh, Peut-être que ça court à la recherche de babe chez Luc. En... Peut-être, oui, c'est ça. Ah, ça y est. Fait que voilà, c'est ce qui fait le tour des chroniques pour euh, pour cet épisode-ci. Euh, comme je l'ai dit, j'espère que vous avez apprécié euh, ce qu'on vous a présenté. Euh, Jonathan, dis-moi, sur le net, on peut te retrouver où? Euh, Twitter, Astroboy3000. Ou euh, Facebook, euh, Jonathan Turcot. Excellent. Euh, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter à Draco DracoADG. Euh, sinon, euh, comme je l'ai amplement dit durant ma chronique sur Affaires de Gob, il euh, y a deux sections. Il y a la section Société Autre, sinon la section Techno Jeux Vidéos. Euh, et avec euh, mon vrai nom sur euh, Facebook, euh, et comme j'aime le dire, euh, en fait pas mal à chaque show, si jamais vous m'ajoutez, euh, faites juste me dire que c'est que vous m'avez entendu sur Réalité Augmentée et que vous n'êtes pas un prince éthiopien qui veut me léguer sa fortune. <rire> Juste de même. Parce euh, ça, <rire> ça se peut, je vous refuse. Parce que t'es euh, trop riche, donc t'as pas besoin de fortune de prince éthiopien, c'est ça? Exactement. Okay. Ouais, euh, tout à fait. <rire> <rire> euh, ça y euh, donc, euh, voilà, est. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour cette semaine pour la Réalité Augmentée et on se dit à une prochaine fois. Salut tout le monde. Bye bye. I